C'est un enfermement administratif qui a été très très mal vécu par les personnes retenues puisqu'elles savaient très bien qu'elles ne pouvaient pas être expulsées mais on les enfermait quand même. Et la légalité de la rétention c'est que l'expulsion est possible ayant tout du moins qu'elle existe et qu'elle soit possible. Perspectivari gabeko egoera hortan moutureko egoera ce qui a donné lieu à beaucoup de, de gestes de désespoir, de personnes qui se sont cousues la bouche, de personnes qui se sont scarifiées, de personnes qui ont mis le feu, par exemple. S'il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent à l'éditer, il n'y a pas d'argent à l'aide, et il n'y a pas d'argent Nous insistons fortement de depuis quelques mois, le rétablissement de, de ces visites. Étant donné qu'il n'y a plus aucun geste barrière qui soit mis en place dans les centres de rétention, on n'a pas de raison d'empêcher de, les personnes d'avoir des visites et des visites qui ne soient pas sous surveillance d'un policier.